Au commencement du printemps, madame des Grassins essaya de troubler le bonheur des Cruchotins en parlant de Eugénie du marquis de Froidfond, dont la maison ruinée pouvait se relever si l'héritière voulait lui rendre sa terre par un contrat de mariage. Madame des Grassins faisait sonner haut oh, la prairie, le titre de marquise, et prenant le sourire de dédain de Génie pour une approbation, elle allait, disant que le mariage de monsieur le président Cruchot n'était pas aussi avancé qu'on le croyait. Quoique M. de Froiffon ait cinquante ans, disait-elle, il ne paraît pas plus âgé que ne l'est M. Cruchot. Il est veuf, il a des enfants, c'est vrai, mais il est marquis. Il sera père de France et, par le temps qui court, trouvez donc des mariages de cet acabit. Je sais de science certaine que le père Grandet, en réunissant tous ses biens à la terre de Froiffon, avait l'intention de s'enter sur les Froiffons. Il me l'a souvent dit. <rire> il était malin, le bonhomme. « Comment, Nanon ?» dit un soir Eugénie en se couchant. « Il ne m'écrira pas une fois en sept ans. » Pendant que ces choses se passaient à Saumur, Charles faisait fortune aux Indes. Sa pacotille s'était d'abord très bien vendue. Il avait réalisé promptement une somme de six mille dollars. Le baptême de la ligne lui fit perdre beaucoup de préjugés. Il s'aperçut... Que le meilleur moyen d'arriver à la fortune était dans les régions intertropicales, aussi bien qu'en Europe, d'acheter et de vendre des hommes. Il vint donc sur les côtes d'Afrique et fit la traite des nègres, en joignant à son commerce d'hommes celui des marchandises les plus avantageuses à échanger sur les divers marchés où l'amenaient ses intérêts. Il porta dans les affaires une activité qui ne lui laissait aucun moment de libre. Il était dominé par l'idée de reparaître à Paris dans tout l'éclat d'une haute fortune. Et de ressaisir une position plus brillante encore que celle d'où il était tombé. À force de rouler à travers les hommes et les pays, d'en observer les coutumes contraires, ses idées se modifièrent et il devint sceptique. Il n'eut plus de notion fixe sur le juste et l'injuste, en voyant taxer de crimes dans un pays ce qui était vertu dans un autre. Au contact perpétuel des intérêts, son cœur se refroidit, se contracta se dessécha. Le sang des Grandets ne faillit point à sa destinée. Charles devint dur, âpre à la curée. Il vendit des Chinois, des Nègres, des nids d'hirondelles des enfants, des artistes. Il fit l'usure en grand. L'habitude de frauder les droits de douane le rendit moins scrupuleux sur les droits de l'homme. Il allait à Saint-Thomas acheter à vil prix les marchandises volées par les pirates et les portait sur les places où elles manquaient. Si la noble et pure figure de génie l'accompagna dans son premier voyage, comme cette image de vierge que mettent sur leur vaisseau les marins espagnols, et s'il attribua ses premiers succès à la magique influence des vœux et des prières de cette douce fille, plus tard, les négresses, les mulâtresses, les blanches, les javanaises, les almées, ces orgies de toutes les couleurs et les aventures qu'il eut en divers pays, effacèrent complètement le souvenir de sa cousine de Saumur de la maison, du banc, du baiser pris dans le couloir. Il se souvenait seulement du petit jardin encadré de vieux murs, parce que là, sa destinée hasardeuse avait commencé, mais il reniait sa famille. Son oncle était un vieux chien qui lui avait filouté ses bijoux. Eugénie n'occupait ni son cœur ni ses pensées, elle occupait une place dans ses affaires comme créancière d'une somme de six mille francs.